Donc, euh, ton nom, c'est Jean serre et mmh. tu es né, donc, tu nous as dit... Akiales Vras, oui. Akiales Vras, oui, ah, oui. À, comme ça qu'on disait. Oui, Kirlés, oui, oui on, on disait mm. Vras, mais mmh. B, -B, B, Vras, Vras, c'est la même chose. Hein. Oui, oui, oui, oui. Et donc, tu es né ici, donc, donc tu as toujours été ici, quoi, t'es ah, pas Ah, oui, oui, oui. je suis toujours. Et tu es toujours, oui, oui. oui.